du samedi soir info étique 24 hours of spa.com vous écoutez vivacité il est 11h l'actualité avec vous yasmina favaro bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Une seule information ce matin, cet attentat à Nice, 84 morts dont une dizaine d'enfants et 18 blessés, toujours en urgence absolue, selon un bilan provisoire. Juste après le feu d'artifice du 14 juillet, un camion a foncé sur 2 kilomètres dans la foule sur la promenade des Anglais. Des familles, des enfants et des touristes étaient rassemblés là. Mégane est serveuse dans un restaurant, elle était toute proche. J'ai vu le camion percuter plein fouet euh, tous les gens qui étaient euh, bah, sur le trottoir d'en face avec euh, tous les stands et tout ça et, euh, et après les gens qui couraient partout qui criaient, il qui, y en a qui pleuraient qui cherchaient leur mari, qui cherchaient leurs, leurs enfants enfin euh, une horreur En fait, je suis restée, je suis resté bloquée, le temps de comprendre vraiment ce qui se passait. J'ai vu le camion, après j'ai vu qu'il, au début il était sur le trottoir, après il est parti sur la gauche, et après il y a eu des coups de feu et tout le monde, tout le monde s'est mis à courir et c'est là qu'on a dit aux gens, bah rentrez, rentrez, rentrez et, euh, et voilà, on a essayé de mettre un maximum de personnes à l'intérieur et euh, on a fait ce qu'on a pu quoi. Megan, serveuse dans un restaurant, témoin donc de cet attentat hier soir à Nice, le conducteur du camion a été abattu par la police. C'est la première fois que ce mode opératoire est utilisé en France, mais il a déjà été utilisé ailleurs par des djihadistes. Pour l'heure, pas encore de revendication. L'homme a été abattu et formellement identifié. Il avait 31 ans d'origine franco-tunisienne, pas connu pour des faits de terrorisme et pour des faits de délinquance et de violence conjugale. Selon la presse locale, plusieurs perquisitions sont en cours, dont une au domicile de ce conducteur. En Belgique, va-t-on renforcer les mesures de sécurité après cet attentat en France une semaine avant notre fête nationale le 21 juillet Un Conseil national de sécurité s'est tenu dans la foulée du Conseil des ministres pour en discuter. Écoutez Charles Michel, le Premier ministre.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 lié à la fête nationale. Charles Michel, le Premier ministre. Alors on ignore encore s'il y a des victimes belges à Nice. De nombreux Belges partent en vacances là-bas. Pour l'instant, plusieurs dizaines de Belges manquent toujours à l'appel selon les affaires étrangères. Le gouvernement bruxellois réunira aussi un conseil régional de sécurité. Mais pas avant lundi. En France aussi le gouvernement a tenu un conseil national de sécurité. Il a décrété un deuil national de trois jours qui commencera demain. L'état d'urgence qui devait être levé dans une dizaine de jours est prolongé de trois mois. Ce sera voté au Parlement français la semaine prochaine. Donc on vous rappelle hein, cette information principale aujourd'hui. Cet attentat à Nice, 84 morts dont une dizaine d'enfants et 18 blessés toujours en urgence absolue selon un bilan provisoire. C'est un camion qui a foncé dans la foule juste après le feu d'artifice du 14 14 juillet, il affrontait la foule sur deux kilomètres sur la promenade des Anglais. Et on part tout de suite sur les routes pour faire le point sur vos conditions de circulation. Apparemment, ça coince du côté de la France, Adrien Demet. Oui, pour rejoindre la France, c'est très compliqué maintenant pour accéder à la frontière. D'une part, via le 19 venant de Mons, à l'approche de la frontière à Anzy, c'est très bouchonné. Vous perdez une trentaine de minutes à 5 km de la frontière déjà avant d'accéder à Anzy en direction de la France. Et puis, c'est encore bien plus compliqué venant de Courtrai sur le 17 vers la France puisque là, vous perdez plus d'une heure, carrément plus d'une heure, 8 km de congestion trafic avant d'accéder à Reckem, soit au niveau de la frontière en direction de la France. C'est sensiblement ralenti également vers le Grand-Duché, trafic en accordéon venant de Namur sur le 411 à hauteur de Sterpenich en direction de Luxembourgville. ville Et puis pour le reste à Bruxelles, le tunnel OTAN est fermé dans les deux sens. Etias est le meilleur assurance RC Auto par décavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite sur Vivacité, c'est un air de vacances qui commence avec Stéphane Piebeuf. Merci Yassimina Favaro, l'actualité c'est la priorité sur Vivacité, vous intervenez évidemment quand vous le souhaitez. Solde en électroménager chez Kitchen Market. la vaisselle sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Présidez plein la cuisine. Air de vacances sur Vivacité De 11h à 13h Avec Stéphane Piebeuf Quel réveil, quel réveil difficile Plein de sentiments évidemment, la colère, la tristesse, l'incompréhension, mais nous sommes là, la vie continue. Regardez par la fenêtre, il y a du soleil, on va quand même, malgré tout, essayer de se descendre, d'étendre jusqu'à 13h sur Viva avec la météo des plages et de vos vacances. Denis Collard sera parmi nous tout à l'heure, nous nous plongerons dans les coulisses du Tour de France et on se connectera avec l'équipe des sports en direct tout à l'heure vers midi 30. La conso avec Aurore Salsano et les bons conseils de l'été puis les people en vacances nous appelleront aujourd'hui Jean-Philippe Oitain et Roberto Bellarosa, bienvenue dans Un air de vacances. Merci d'écouter Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité.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 Zdjęcia i Jeunesse est faite d'erreurs qu'on en paye un jour les revers et contre Mais à quoi sert qu'on ait, à quoi sert qu'on meurt sans avoir vécu ses rêves même les plus fous Quand on le d'Artagnan dans les Trois Mousquetaires. C'était Olivier Dion on Viva avec de mes propres ailes. Et dans un instant, nous allons nous plonger dans les années 80. Nous serons en 1988 avec Terrain Strand Darby. Pour toucher le ciel Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler.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 Vivacité et le mat café présentent le 11e bal au Lampion, la fête nationale belge unique en son genre à Liège, le 21 juillet au parc d'Avroy. musette, chanson française, championnat du monde de course d'escargot, bal populaire, restauration de terroir et autres animations pour petits et grands avec le soutien de la ville de Liège, la province de Liège, la région wallonne et RTC Télé-Liège. Cool, c'est les vacances, c'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Seat. Pensez Céat CHU. Garage Céat CHU à Chéné et à hertal au roux point, quand on Meuse. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. CHU, le service en plus. Jusqu'à 13h, vivacité un air de vacances. Nie joue pas avec le... qui sera en concert vivacité le 21 juillet au Francofolie de Spa. Kenji également en concert vivacité les 29 et 30 avril, ainsi que les 10 et 11 novembre sur la scène de Forêt Nationale. La météo des plages et des vacances, c'est le moment avec Denis Collard à quelques heures du week-end et peut-être de vos vacances à vous. Direction la côte belge, Denis, bonjour. Il ne faudra pas oublier la crème solaire. Oui, la côte qui va en effet bénéficier d'un bel ensoleillement aujourd'hui. Donc, le courant de l'après-midi, on aura des nuages qui vont bourgeonner. Les maxima seront de l'ordre de 20 degrés un peu partout sur notre littoral. Le vent deviendra modéré l'après-midi de secteur nord-ouest mais le risque d'averse sera limité, ce sera plutôt à l'intérieur des terres. La température de l'eau de mer reste pour l'instant aux alentours de 17 degrés. N'hésitez pas à demander la météo de vos vacances via vivacité.be Vous cliquez sur un air de vacances et puis contactez-nous ou alors par SMS, ça vous coûte 50 centimes. Vous envoyez votre destination au 3063 et Monique de Bierce s'apprête à visiter la Toscane en Italie de... Quel temps pour Pise, Sienne ou encore Florence Eh bien, Monique n'a pas de soucis à se faire pour la météo, car sur la botte italienne, eh bien, les conditions restent tout à fait estivales dans les prochains jours. Prenons déjà par exemple dimanche, on attend 32 degrés sur la Toscane, 33 lundi et même une petite pointe de chaleur avec 35 degrés à partir de mardi et on pourrait même atteindre les 36 à 37 degrés en fin de semaine prochaine. Donc bien se prémunir du soleil avec... De quoi se couvrir la tête, de la crème solaire et bien sûr des lunettes solaires avec un bon indice de protection. Merci beaucoup Denis de Nicolas que l'on retrouvera bien sûr tout l'été pour la météo de vos vacances. à vous, vous savez maintenant comment faire pour la demander par sms ou via vivacité.be et dans quelques instants les people en vacances nous appelleront Jean-Philippe Watain.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 avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Tudum. 11 h 13 h un air de vacances sur Vivacité. Quoi de neuf, quoi de neuf, ce soir je suis sur la lune à Lola.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 you. Mm -hmm.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 Co de neuf, co de neuf, J'ai déjà tout misé Mes démons se réveillent Ils se mettent à danser C'était sur Vivacité. Sur les routes, Adrien Demet vous nous informez de nos conditions de circulation. Où est-ce que ça coince Eh bien Essentiellement direction de la France, hein, on a pas mal de soucis, notamment sur le 19 venant de Mons, à l'approche de Anzy, à l'approche de la frontière. Ça coince fortement sur 5 km, compter une trentaine de minutes perdues dans ce secteur avant d'accéder à Anzy, à la frontière en direction de la France. Venant de Courtrai également sur le 17, c'est compliqué, c'est plus compliqué même. Plus d'une heure perdue sur ce tronçon de 8 km où ça ralentit, donc des Courtrai jusqu'à Rekem, donc jusqu'à cette frontière belgo-française. venant donc de court -trait vers le Luxembourg, c'est en accordéon ça roule en accordéon à l'approche de Sterpenich entre Namur et Luxembourg et puis pour le reste à Bruxelles, sachez qu que le tunnel Otan est actuellement fermé à la circulation dans les deux sens et puis on nous signale sur le 411 entre Luxembourg et Namur cet autocar en panne à hauteur de Wallin, la bande d'arrêt d'urgence est neutralisée mais soyez vigilants si vous passez par là à hauteur de kilomètre 96 c'est en direction de Namur. Et puis Adrien, vous nous confirmez la présence du Mobicopter RTBF tout à l'heure. Effectivement, ce sera tout à l'heure dès 15h30. C'est David Godefroy qui sera à bord tout à l'heure et qui vous informera sur vos conditions de circulation puisque c'est une encore une fois un week-end de départ en vacances et certains prendront peut-être la route tout à l'heure. Merci Adrien Demet. ETIAS est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Tour de France 2016. Ce vendredi 15 juillet, 13e étape, contre la montre individuelle sur 37 km 500 entre Bourg-Saint-Andéol et la Caverne du Pont d'Arc. Le Tour de France, un des événements sportifs les plus médiatisés au monde, on a encore pu le vérifier hier dans l'étape du Mont Ventoux avec la présence massive de nombreux organes de presse lors de chaque étape de la grande boucle. C'est le thème de la séquence Des coulisses du Tour de France de Pierre Capard, Les médias. Marco Bonarrigo, Corriere de la Sera, Italia. Yamaguchi Kazuyuki, Tokyo Chinese Sports, Japón. Johannes Aumula, Süddeutsche Zeitung, Deutschland. Alastair Fotheringham, London Procycling. José Andrés Ezquerro, del diario AS en España. Sur l'intégralité du Tour, on accrédite l'équivalent d'à peu près 2000 journalistes, photographes, caméramans. Fabrice Tiana, responsable du Centre presse sur le Tour de France. On est sur un chiffre à peu près de 35 nationalités, mais on a bien évidemment les, les principales nationalités européennes. On a des Américains, des Colombiens bien évidemment. On a des Guatémaltèques cette année, beaucoup de Japonais, des Chinois. Ça, ça représente quelques, quelques nationalités, quelques pays, quelques journalistes de différentes nationalités qui viennent travailler sur le Tour. Donc voilà, sur l'intégralité du Tour, on est à deux. 2000 journalistes, photographes, caméramen, commentateurs accrédités. Et on estime que tous les jours, on est à, à peu près à 500 personnes qui suivent étape et chaque étape. Ce qui représente au total près de 600 médias, 99 agences de photos, 357 titres ou agences de presse, sans oublier les sites internet, 68 radios et 86 chaînes de télévision. Si les médias audiovisuels prennent place pour la plupart dans la zone technique à proximité de la ligne d'arrivée, les journalistes travaillent quotidiennement dans le centre presse qui change forcément de place au gré des on a un centre de presse qui est installé tous les jours dans le meilleur des cas à proximité immédiate de la ligne d'arrivée dans des cas un peu plus complexes à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée puisqu'il doit accueillir tous les jours environ 250 personnes entre les journalistes et les photographes donc c'est un centre de presse qui fonctionne principalement pour les journalistes de presse écrite, les agences photos et les sites internet quelques télévisions et radios viennent travailler aussi dedans Et donc voilà, donc il est installé tous les jours et on a des moyens de retransmission de la course, des moyens de transmission internet pour que tous vos confrères de la presse écrite puissent envoyer leur, leur papier Comme on dit. Une salle de presse plutôt calme le matin avant de devenir une ruche en ébullition l'après-midi. Au plus, on se rapproche de l'arrivée d'étape. À partir du moment où les personnes qui étaient au départ de l'étape arrivent au centre de presse à l'arrivée de l'étape, donc on, ça dépend de la longueur de l'étape, mais en général une heure et demie, deux heures après le départ de l'étape. Et là en effet, il y a une certaine ébullition parce que les gens arrivent, posent leurs affaires, commencent à travailler, à retranscrire toutes les interviews, à préparer leur compte rendu d'étape. Et euh, donc voilà. Alors ils sont exigeants les journalistes Ils sont, euh, par rapport à leurs conditions de travail, ils le sont pas beaucoup puisqu'il y Il y a des fois où on est dans des, des conditions de travail compliquées avec une, une sonorisation compliquée. Il fait chaud, il fait froid, euh, on est serré, on est dans des halls. Enfin voilà, donc euh, pour des gens qui doivent envoyer euh, des articles tous les soirs, euh, ils s'adaptent très très bien à des environnements qui parfois peuvent être euh, assez compliqués pour des gens qui doivent se, se concentrer et envoyer des articles. Pierre Capard, dans les coulisses du Tour de France, et tout à l'heure à 11h30, à midi 30 plutôt, nous nous connecterons avec l'équipe sportive sur place. Du De Vos, oui t'es prêt pour le tour cette année? Oui. Parce qu'on va mettre la sauce à chaque étape hein. Et en plus, je me suis mis en mode de maillot jaune. J'ai pris plein de sauce curry. Oui. Oh, la sauce curry dont vous avez pas encore fait le tour. La voilà. De Vos les mains.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 Vivacité et la 2 présente Je suis supporter. Ik supporter. Je suis supporter. Ik ben supporter. Nous sommes supporters. Comme Jean-Michel, Tia, Charline, kimoulé Borlé, vous aussi supportez l'AG Insurance Memorial Van Damme. Enregistrez-vous sur je suis supporter.be et gagnez de superbes prix.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 Thank <smart noise> you.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 Sposób, tip-top, vous découvrirez ça demain avec Thomas Lerides entre 10h30 et 13h sur Vivacité Souff De 13h à 15h sur Vivacité L'été du bon côté avec Émilie de Kegel J'attends vraiment la fin du jingle Vous maintenant, hein, parce que j'ai réussi. Je ne me suis pas pris les pieds dans le tapis avec la non. dame du jingle. Non, c'est sûr. Bonjour Émilie de Kegel. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. L'été sera du bon côté tout à l'heure à 13h. Oui, nous regardons toujours hein, le verre à moitié plein, euh, le bon côté de la médaille pendant euh, tout cet été entre 13h et 15h du lundi au vendredi. Vendredi, pas d'invités, ou plutôt des invités puisque ce sont les auditeurs que nous attendons avec grande impatience sur un sujet très léger encore une fois aujourd'hui, puisque nous allons parler des trucs de grand-mère. Nous allons dire... nous échanger nos petites astuces que nous avons, euh, que nous avons trouvées, que nous avons euh, de, de nos grands-mères ouais. ou de nos mères, de nos tantes, etc. Pour, euh, par exemple, euh, des répulsifs pour les guêpes, pour les mouches. L'été, ouais. c'est bien, vous allez partir en vacances. Comment faire pour redonner un peu d'éclat euh, à vos bijoux en argent, par exemple Ou bien comment prolonger l'effet du bronzage avec des possible. petites. Euh, bien sûr, avec des petits gommages euh, aux grosses selles, etc. On aura l'occasion oh euh, de partager tous nos petits, euh, nos petits trucs nos petites astuces. Euh, si vous avez par contre des questions aussi à nous poser en disant bah tiens j'ai un souci euh, euh, mon pot de confiture quand je l'ouvre surtout en été, il y a toujours une petite couche de moisissure Qui ah n'a bon jamais vécu ça ouais. Ah ben voilà, comment Je pensais, faire je pensais que je pas à ouvrir mon pot de confiture mais il faut, il faut, faut, faut taper sur, sur il y a... le, le dos du pot de confiture. Alors il y a ah. plusieurs solutions, ouais. donc voilà, si vous avez des petites questions, des interrogations, on va faire en sorte de vous aider parce qu'il y a plein de, de sites etc., qui pourront nous aider aujourd'hui. Donc voilà, après-midi, relax, cool, vous pouvez agir avec nous et interagir surtout via la page Facebook de l'émission, par téléphone tout à l'heure et puis si déjà maintenant vous avez comme ça une fulgurance qui vous traverse le cerveau, n'hésitez pas à envoyer nous un, un SMS. Au 36. Le rendez-vous est pris Émilie de Kegel vous accompagnera dès 13h sur Vivacité jusqu'à 15h. L'été du bon côté. un peu plus de 10 minutes, nous nous informerons sur Vivacité. À l'instant c'était 7 avec Listen to Your Heart et puis Aurore Salsano, un petit peu avant l'info, nous informera de la conso et nous parlerons d'un vin avec ou sans glaçon. Les conseils de l'été sont sur Vivacité. Les soldes XXL, c'est aussi jusqu'à moins 70% sur toutes les marques d'un les les les prix. prix.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 Pour les soldes, Crespin écrase et brille sur des centaines d'articles. Électroménager, LCD, LED, outillage. Dans tous ces départements, Crespin vous convaincra que votre meilleur choix toute l'année, c'est crespin Tiller. entre le pont de Serein et le terrain du standard. Électroménager, LCD, LED, outillage. À prix plancher, c'est crespin Tiller. Crespin pour tous. Vivacité à Esne. En toute complicité. Tout, tout. Sur 90.5 FM.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 Un air de vacances sur vivacité. C'est l'été, il va faire chaud la semaine prochaine, on aura certainement envie de se rafraîchir, en même temps on se boirait bien un bon petit verre de vin, avec modération bien sûr, mais Aurore peut-on combiner les deux plaisirs en mettant des glaçons dans son verre de vin Que celui qui n'a jamais pensé à mettre un glaçon dans son rosé de l'apéro en vacances au bord de la piscine nous jette la première pierre. Certains créeront aussitôt au scandale, d'autres y voient au contraire une mode, voire une attitude légèrement snob. Toujours est-il qu'il est désormais admis de mettre des glaçons dans le vin Même dans le champagne, si, si certains vignerons ont même surfé sur la vague en produisant des bouteilles de rouge piscine et rosé piscine, des vins qui se boivent donc expressément avec de la glace. Il paraîtrait même que ça exacerbe la potentialité aromatique de la divine boisson. On dira que ça, c'est pour le camp des « oui » au glaçon dans le vin. Mais il y a les autres qui vous diront qu'il est dommage de mettre de l'eau dans son vin, parce qu'avouons, c'est un peu ça quand même. Oui, mais alors, on fait comment pour éviter que le vin ne chauffe quand il fait vraiment chaud Plusieurs techniques techniques existe Le seau à glace, décoratif en plus, sur la table estivale, les glaçons en plastique, remplis de gel réfrigérant, ils se placent au congélateur et rafraîchissent le vin, mais ne fondent pas. Si vous n'avez pas ces petits glaçons en plastique, vous pouvez aussi opter pour des raisins placés au congélateur. Ils auront l'avantage également de refroidir le liquide sans l'allonger à l'eau, et une fois le verre vide, hop, on les mange Si jamais vous avez une urgence, genre une personne arrive à l'improviste, et vous avez une bonne bouteille de blanc, mais elle pas au frais, que faire Eh bien, un petit truc, prenez un morceau de papier essuie-tout, Humidifiez-le, placez-le autour de la bouteille et mettez le tout au congélateur. En 5 minutes chrono, votre vin sera tout frais et juste bon à boire. Et c'est valable aussi avec tout ce qui n'est pas alcoolisé, donc on aurait tort de s'en prier. Sur ce, je vais me resservir un petit verre, moi. Avec modération, et puis en même temps, vous êtes chez vous à la maison, donc vous en profitez, j'imagine. Merci, et tout de suite, c'est Marc Ronson avec Bruno Mars, Uptown Funk, sur Vivacité. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot. Uh, caught the police and the fireman, I'm too hot, hot. make a dragon wanna retire. Man, I'm too. Hot.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 Yannick Noah sur un magnifique album qui s'est écoulé à près d'un million trois cent mille exemplaires en France. L'album Pokara, Pokara, c'est bien ça, je dis bien, il s'était retiré au Tibet pour s'inspirer et il nous a sorti un album qui était vraiment magnifique et ça nous a fait plaisir de partager avec vous cette chanson Ose sur Vivacité. Dans quelques instants, l'actualité bien sûr très importante aujourd'hui et puis ensuite, un air de vacances continuera jusqu'à 13h. Il y aura les people en vacances, nous tenterons de de Joindre Roberto Bellarosa et puis nous parlerons cyclisme avec d'une part le Tour de France mais également d'autre part du beau vélo de Ravel avec Adrien Jovenot. La déco, c'est quoi C'est qui Décor Center. Décor Center, c'est toute la décoration d'intérieur, le numéro 1 en peinture, le revêtement de sol et les stores.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 L'actualité avec vous, Yasmina Favaro. 84 morts, 18 blessés en état d'urgence absolue, des dizaines d'autres blessés légèrement choqués. Le dernier bilan de cette attaque terroriste en France. Hier soir, juste après le feu d'artifice du 14 juillet, un camion a foncé sur deux kilomètres dans la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. Des familles, des touristes et des enfants étaient rassemblés là-bas. Le conducteur a été abattu par la police. Il n'était pas connu pour des faits de terrorisme, mais de délinquance. Il n'y a pas encore eu de revendication, mais pour le président français, François Hollande, ça ne fait aucun doute, c'est un acte terroriste. Alors nous reviendrons dans un instant en France, mais tout d'abord chez nous. Un Conseil national de sécurité s'est tenu dans la foulée du Conseil des ministres. Le Premier ministre Charles Michel a d'abord fait preuve de compassion envers les victimes. Il a aussi condamné ce nouvel attentat, écoutez-le. Ce drame est absolument horrible pour les familles et les proches qui sont directement concernés. Et nous pensons également à ceux qui en ce moment même peut-être sont sans nouvelles de leurs proches et attendent des informations dans une angoisse qui doit être absolument insupportable. Nous voulons bien sûr avec force condamner une fois encore cet acte de lâcheté qui sème la mort, la haine et l'angoisse. Nous sommes totalement déterminés à faire la démonstration que les démocrates sont plus forts que les terroristes Charles Michel, hein, le Premier ministre, qui n'a pas évoqué que cela ce matin, à une semaine de notre fête nationale, quelques mois après les attentats de Bruxelles, il a bien sûr abordé la menace terroriste sur notre territoire. Qu'a-t-il dit, Julie Buron alors, Première chose à retenir, l'OCAM qui évalue la menace terroriste, eh bien l'OCAM maintient le niveau 3 de menace terroriste, on ne passe donc pas au niveau 4. Charles Michel a par contre annoncé des mesures concrètes pour renforcer la sécurité autour des festivités du 21 juillet, alors sans rien dévoiler du dispositif concrètement, il s'agit avant tout de prendre en compte tous les modus operandi, et notamment celui-ci, le dernier qu'on vient de vivre, foncé dans la foule avec un véhicule. Le gouvernement reste aussi en contact permanent avec les autorités françaises, c'est ce qu'a dit Charles Michel, notamment pour savoir s'il y a des menaces sur la Belgique.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 Et Yannis, hier soir, ce camion fou a semé la mort et la panique 84 morts dont une dizaine d'enfants, 18 blessés Graves et des dizaines d'autres légèrement blessés et choqués euh, Mike est vendeur de bonbons sur la promenade des Anglais Il était à quelques mètres de ce véhicule, écoutez son témoignage D'abord je le regarde et puis moi comme je travaille souvent la promenade Je crois que c'est un camion qui part de la, du, du trottoir peut-être de livraison au gars, vous voyez Il écrasait les gens sur le, sur le trottoir Moi, pour l'éviter, j'ai couru, j'ai pris, pris un poteau. là, et Après, il, a, il, a, il est allé sur la route et il a écrasé les gens. Tous les gens sur 100 mètres. Et après, je regarde le camion, il a il conduit d'une main et il sort une autre une autre main de la fenêtre, il tire sur les passants. Vous arrivez à voir le tueur présent Ouais, voilà, je vois le tueur à 2 mètres. Oui, justement. Donc Mike, un vendeur de bonbons sur la promenade des Anglais, alors justement, il parlait du, du, du, du conducteur du camion. Justement, l'auteur qui a foncé dans la foule a été abattu par la police. Il est désormais formellement identifié. Patrick Michel, ce sont ses papiers dans le camion qui ont aidé les enquêteurs. Effectivement, il s'appelle Mohamed Laouesh Boulel, il vivait dans le sud de la France depuis plusieurs années, il est d'origine tunisienne dans la région de Sousse, un secteur où s'est produit déjà un attentat en 2015. Alors sur le plan judiciaire, cet homme âgé de 31 ans était connu des autorités pour des faits de droit commun, on n'en sait pas plus pour l'instant sur ses antécédents précis, mais ce qu'il faut souligner sur base des informations qui circulent, c'est qu'il n'était pas fiché en lien avec l'islamisme radical. On ne peut donc pas exclure pour l'instant un autre mobile, souvenons-nous chez nous à Liège en décembre 2011, Ahmed Amrani, c'est un liégeois d'origine marocaine connu pour des trafics. Eh bien, il avait tiré dans la foule, puis s'est suicidé uniquement parce qu'il ne voulait pas retourner en prison. La prudence donc. Et puis à Nice, l'auteur a aussi utilisé la ruse pour pénétrer sur la promenade des Anglais avec un camion frigorifique. Il a prétendu qu'il venait faire une livraison, une ruse qui a malheureusement fonctionné. C'est la première fois en tout cas que ce mode opératoire est utilisé en France, mais il a déjà été utilisé ailleurs par des djihadistes. Pour l'heure, toujours pas de revendication. Donc ce matin, la France se réveille sous le choc. Après ce nouvel attentat. Un deuil national de trois jours a été décrété dès demain et l'état d'urgence qui devait être levé dans une dizaine de jours est prolongé de trois mois. Ce sera voté au Parlement français la semaine prochaine. Et bien sûr, il y a de nombreuses réactions et hommages qui se multiplient à travers le monde suite à cet attentat à Nice. Des états unis à l'Allemagne, chez nous en Belgique par exemple, le Sénat a ouvert la séance plénière par une minute de silence et sur le Tour de France aussi un hommage est prévu tout à l'heure mais par contre l'étape est maintenue. Alors, on va tout de suite partir à Nice, hein, puisque, Marise Jacobs, vous êtes sur place. Alors, quelle est l'ambiance au lendemain de ces événements En ce moment, eh bien, la ville de Nice est comme coupée en deux. Toute cette partie euh, qui est la promenade des Anglais, qui est pour le moment coupée euh, tout à fait euh, au public. Il n'y a plus moyen d'accéder euh, à la promenade des Anglais. Bien évidemment, des barrières Nadar ont été dressées pour empêcher les gens de s'approcher parce que le camion, euh, le poids lourd responsable de l'attaque d'hier soir est toujours mobilisé sur la promenade des Anglais. Apparemment, la police scientifique est toujours sur les lieux et donc... Pour empêcher les badauds de s'approcher, on a dressé une grande bâche et les médias et les touristes et les niçois sont tenus à l'écart. Alors le dispositif policier est important. D'un côté, à ma gauche, je dirais, le long de la route, la police nationale. La police nationale qui maintient les gens à distance. Et puis à ma droite, la mer. Et là, la mer, eh bien, on peut voir généralement les patrouilles de la gendarmerie maritime qui euh, qui qui vont de de gauche à droite et qui surveillent attentivement toutes les côtes. Et puis à côté de ça, eh bien vous avez la ville qui tout doucement reprend vie, je dis bien tout doucement, les terrasses euh, sont il y a de plus en plus de gens qui arrivent aux terrasses, il y a des gens qui se promènent dans la rue, qui vont dans les magasins, qui visitent mais vous imaginez bien que un seul sujet de conversation malgré cette vie qui reprend. C'est bien sûr l'attaque qui a eu lieu hier soir. Merci Marie Jacob. Marie Jacob sur place donc à Nice. Et tout de suite on reste en France. On va partir sur le Tour de France où aujourd'hui l'étape est maintenue mais un hommage est prévu Samuel Grulois. Oui, un hommage est prévu en l'occurrence une minute de silence tout à l'heure sur le podium protocolaire avec le vainqueur de l'étape, avec les porteurs des différents maillots distinctifs. On a pu croiser la caravane publicitaire tout à l'heure, caravane silencieuse également. Tout se fera aujourd'hui dans la plus grande sobriété évidemment vu le contexte et les mesures de sécurité autour du Tour de France sont elles aussi renforcées avec une présence policière bien plus importante que d'habitude en sachant que depuis le début du Tour déjà La présence policière était déjà plus importante que les années passées. Donc voilà, le Tour de France est en deuil, lui aussi. On a croisé pas mal de personnes travaillant pour ASO, la société organisatrice qui porte un brassard noir. Aujourd'hui, quelques coureurs aussi, quelques responsables d'équipe. Le Tour de France, comme l'ensemble de la France, est en deuil. Merci Samuel Grulois, on vous retrouve tout à l'heure pour suivre cette étape du Tour de France et donc on vous rappelle cette information principale aujourd'hui, cet attentat à Nice, 84 morts 18 blessés en état d'urgence absolu c'est le dernier bilan de cette attaque terroriste en France, donc hier soir un camion a foncé sur 2 km dans la foule rassemblée sur la promenade des Anglais qui était rassemblée donc là-bas pour le feu d'artifice du 14 juillet, beaucoup d'enfants, des familles et des touristes étaient là-bas, le conducteur a été abattu par la police, il n'était pas connu pour des faits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 et tout de suite on va faire le point sur vos conditions de circulation Et Adrien Demet Et ça ralentit assez fortement pour rejoindre la frontière française d'une part venant de Mons sur le 19, comptez 6 km de bouchons avant d'accéder à cette frontière à hauteur de Anzy. une trentaine de minutes perdues dans ce secteur c'est en direction de Valenciennes c'est encore plus compliqué sur le 17 venant de Courtrai avant d'accéder à la frontière à Requem vous perdez environ une heure sur votre trajet une heure dans 8 km de bouchons. À l'approche donc de cette frontière sur le 17 en direction de la France. Et puis pour le reste, sur, à Bruxelles, pardon le tunnel OTAN reste fermé dans les deux sens. Vous avez vu trouble à bel œil Et tiens, c'est y là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Un air de vacances continue sur Vivacité, c'est jusqu'à 13h, toujours avec Stéphane Piebeuf. Merci Yasmina. Yasmina Favarou. Soldes en électroménager chez Kitchen Market, aspirateur, central vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. dans la cuisine. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Mmh.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 Des cailloux dans les choux, tant qu'on tient debout, on s'en bat, la distance et puis tout ça, ça fait peut-être mal, mais rien n'est idéal. ça et la bonne nouvelle c'est qu'il sera au beau vélo de Ravel le 6 août prochain à Boussu et du beau vélo de Ravel il en sera question avant l'étape de demain, rendez-vous je vous le rappelle à Vielsalm avec Dave en tête d'affiche, nous en parlerons justement tout à l'heure avec Adrien Jovenot et puis dans un instant nous écouterons Asia, elle est à toi sur Viva On est bien comme ça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 Vivacité et OUF TV présente Wow Londres, Paris, Berlin Mini-Europe, un monde miniature où vous attendent 350 monuments reproduits à la perfection. Flânez dans ces superbes jardins et actionnez les nombreuses animations interactives. Mini-Europe, Mini-Europe, c'est géant Et ensuite, plongez dans l'océade à côté de l'atomium. Elle est pas belle la vie Chez bricoplanite ce samedi 16 juillet, moins 25% sur toute la peinture. Plus d'infos sur planite.be. bricoplanite tout pour la maison. ProSport, spécialiste entre elles, running, tennis, vélo, location de vélo électrique. ProSport, vêtements de loisirs, de plage ainsi que bagagerie. ProSport, votre spécialiste ASNE. Le commerce autrement, localisé.com.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 air de vacances sur Vivacité avec la musique de Kungs, c'était This Girl. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Vous le reconnaissez, c'est Roberto Bellarosa. Il est là par téléphone avec nous dans les People en vacances. Bonjour Roberto. Bonjour. Comment ça va Ça va très bien, merci beaucoup. Et vous-même Ça va, ça va, tout va bien. On s'est réveillé groggy <rire> ce matin, mais on a décidé euh, eh bien de, de, malgré tout, tenter de passer un, un bon moment, de se changer un peu les idées. Avec euh, les l'Épipel en vacances et ce questionnaire, c'est le même pour euh, tout le monde. Et donc, euh, vous allez évidemment devoir répondre à quelques questions très sympas concernant l'été. Où partez-vous en vacances, Roberto Écoutez, je pars à Avignon. À Avignon, pour le festival Non, pas du tout. C'est vraiment des vacances, euh, je pense, pouvoir euh, mériter. <rire> D'accord, vous avez eu un planning ce chargé ce sera Pour septembre. Ah, pour moi, c'est C'est ça pour le mois de septembre, oui, parce que ce, cet été-ci, je prépare mon troisième album euh, que j'écris moi-même, que j'écris, ah bon je compose moi-même, je produis tout moi-même, donc ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Donc euh, voilà, je passe tout mon été en studio en ce moment, donc c'est euh, compliqué pour moi d'avoir un peu de temps pour pouvoir profiter, mais bon, c'est pas grave, ça prépare de belles choses. C'est magnifique. Quel est votre meilleur souvenir de vacances Mon meilleur souvenir de vacances, je pense que c'est la prom. Enfin, quand je suis retourné dans mon village d'enfance en Italie, ça faisait, je pense, 6-7 ans que je n'étais plus retourné là-bas et voir tous mes amis d'enfance, ma famille, tout ça. Bah, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs. Et c'est quel village Il est où en Italie C'est à Foggia, c'est dans les Pouilles, à Vico del Gargano. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel Euh, ça, ça dépend de, de mes envies de vacances, j'ai envie de dire. Parfois, enfin, je peux être hôtel vraiment quand j'ai vraiment envie de, de rien faire. Comme ça peut être camping, quand c'est avec la famille, et pour, pour les bons délires et tout ça. quoi. Roberto Bellarosa, vous êtes plutôt piscine, mer ou montagne Alors moi, je suis, euh, mer. je suis mer. Quelle est la météo idéale de vos vacances La mettre, donc euh, soleil, euh, pas de nuages, un, un ciel bien bleu, bleu ah, ciel, serein, ouais. et, euh, et, et surtout pas de pluie quoi. <rire> et euh, les températures, ça va, vous supportez bien la chaleur? Écoutez, ça dépend. Ici, je la supporte mal en Belgique, <rire> parce que oui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'air et tout ça, sauf que dans les pays euh, dans le sud de l'Italie, tout ça, il y a beaucoup de vent, donc la chaleur euh, me dérange vraiment pas du tout. Avez-vous y un apéro vent, ou y un cocktail favori euh, Je pense que ce serait plutôt un pinacolade. colada. Pina colada, <rire> <En> italienne. <rire> Quel est votre plat préféré de l'été Euh, ça dépend. Je peux être euh, pâte, pizza. C'est, c'est, c'est voilà. C'est comme euh, le cocktail hein, à l'italienne. Ouais. Voilà, à l'italienne. Alors, euh, en plus, en Italie, les pâtes c'est l'entrée. Faut bien se le dire. C'est l'entrée. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc là, vous mangez deux fois plus qu'en Belgique, si je comprends bien. Euh, trois fois, parce qu'il y, euh, y a quand même euh, une entrée, puis il y a les, plats, les pâtes qui sont une deuxième entrée, puis il y a la viande et puis il y a le dessert. Oh, c'est incroyable <rire> ça, oui c'est vrai. <rire> la glace, plutôt fraise, vanille, chocolat ou alors un autre parfum euh, Banane banane. Et donc, je ne sais pas ce que j'ai pour le moment, j'ai un fait pour la glace banane, ça ne date pas de très longtemps et je ne, à chaque fois que je prends une glace, c'est banane. C'est banane, voilà. voilà, vous êtes tombé amoureux de, de la banane. Voilà. Ok, très très voilà. bien, vous voyez la vie <rire> jaune depuis quelques jours, ben voilà. <rire> bon, dans quel endroit de, de Belgique, donc chez nous, vous sentez-vous le plus en vacances Euh Écoute, ben moi j'ai envie de dire chez moi, hein, parce que j'ai une belle vue, là je suis en face de d'un Grand Pré, euh, je me sens bien, c'est la campagne. Euh, c'est dans quelle région voilà. chez vous En province de Liège en province de Liège, oui. En province de Liège, ok. Un village euh... <rire> s'il vous plaît Non, non. Dans un village, bah, on peut savoir <rire> où, je sais pas moi, à Liège-Centre Non, euh, où, non, c'est près de Wans Vous près connaissez Wons? Wons ben euh, non, mais enfin euh, si, certainement. Vous connaissez pas Wans C'est si dans la province de Liège, Wans n'est-ce pas Oui, oui, c'est dans la province de Liège. Ah bah voilà, donc je connais. <rire> Mais j'hésitais entre oui, parce que c'est pas très loin de oui non plus. Pas dans le Écoutez, control, non, c'est même pas 5 minutes de oui. Ah bah voilà, on est d'accord. Donc entre oui et Liège, c'est bien ça. Bon, quel est votre... que ça. quelle est votre station balnéaire préférée en Belgique Alors, euh, j'en ai aucune idée. Plutôt la panne idée. au stand Blankenberg, vous n'allez jamais à la mer Euh, je dirais Knock. Knock Il n'y a pas longtemps j'étais à Knock et je trouve ça super beau. Oh, c'est pas mal, il y a le mini-golf à Knock, c'est très sympa. Hein <rire> Avec la petite casquette, le, le petit bermuda et le pull sur les épaules. Ouais, ouais, c'est pas mal. Mais c'est vraiment pour le côté euh, euh, paysage et tout ça, j'aime beaucoup. Oui, oui, oui, y a de la glace à la banane, la Knock. Il y a de la glace à la banane. <rire> bon, je plaisante. Bon, rigolez un peu, ça fait du bien aussi. Bon, ben, merci beaucoup Roberto et on vous souhaite le meilleur pour rien, votre troisième merci album. Et vous avez une idée de, de merci quand merci. il sortira, plus ou moins Ce n'est pas encore précis. Euh, vous êtes en pleine euh, construction Il n'y y, y a, y a rien de, de, de précis, non, mais je me donne vraiment beaucoup de temps, vu que c'est un album que j'écris moi-même et que je produis moi-même. Je pense que j'ai envie de faire ça bien et comme il faut, donc je prendrai tout le temps qu'il faut avant de sortir quelque chose. Et eh bah très bien, <rire> en tout cas, dès que ça sort, dès que vous avez un scoop, n'hésitez pas, Vivacité sera là, on vous accueillera avec beaucoup de plaisir. <rire> un tout grand merci. Merci Roberto, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Ciao ciao.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 13h, un air de vacances sur Vivacité. le best-of de Sting et choisir Un Englishman in New York ce matin sur Vivacité Sting Tour de France 2016 Ce vendredi 15 juillet 13 e étape contre la montre individuelle sur 37 km 500 entre Bourg saint andéol et la caverne du Pont d'Arc Et une étape qui se déroulera dans la plus grande sobriété vu le contexte Bonjour Samuel Grulois Bonjour Stéphane, effectivement la sobriété à tous les étages du Tour de France. La grande boucle est en deuil. On a vu différents responsables d'ASO, la société organisatrice, arborer un brassard noir aujourd'hui. Et puis les commentaires sur la ligne d'arrivée se font effectivement dans la plus grande sobriété. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'animation comme d'habitude. La caravane qui est passée avant les coureurs est passée dans le silence le plus complet. C'est assez surprenant évidemment d'arriver sur le lieu d'arrivée de ce contre-la-montre et de ne rien entendre déjà on est dans un endroit un petit peu euh, paumé hein, dans l'Ardèche du côté de la caverne du Pont d'Arc mais en plus en plus il n'y a pas euh, d'animation euh, musicale c'est assez perturbant euh, quand on a l'habitude évidemment euh, tous les jours d'arriver sur euh, des endroits euh, où il y a euh, énormément euh, de musique et d'ambiance vous entendez sans doute un peu derrière moi euh, le speaker mais qui ouais. effectivement euh, commente l'arrivée des coureurs de façon euh, très très euh, sobre on a eu droit à une, une déclaration ce matin à 9h30 au Village départ du boss du Tour de France Christian Prudhomme Donc voici l'un ou l'autre extrait j'ouvre les guillemets, c'est donc Christian Prudhomme qui s'exprime c'est une journée de deuil pour la France et pour le Tour de France, nous connaissons très bien Nice, où nous organisons chaque année au mois de mars Paris-Nice nous sortons d'une réunion de crise avec monsieur le préfet de l'Ardèche, avec les forces de police de gendarmerie, les représentants du GIGN en lien avec les plus hautes autorités de l'État. l'étape du jour dans l'Ardèche est maintenue donc voilà la déclaration de Christian Prudhomme d'hommes et puis nous ferons dans quelques instants une minute de silence au village départ, etc. etc. Et il y aura encore une minute de silence tout à l'heure sur le podium protocolaire avec les porteurs des maillots distinctifs et le vainqueur de l'étape du jour. Il y a eu hésitation quant au maintien de cette étape, mais l'hésitation n'a pas duré longtemps parce qu'il y a des enjeux derrière cet événement qui dépassent évidemment la simple analyse j'ai envie de dire émotionnelle qui nous pousserait à dire mais qu'on annule tout. Eh bien non, le Tour de France a maintenu l'événement, mais en marquant évidemment beaucoup de respect par rapport aux victimes de, de cet attentat hier du côté de Nice. Et donc s'il y a étape, il y a un classement en cours dans ce contre-la-montre. Et parmi les coureurs qui ont déjà franchi la ligne d'arrivée, sachez que c'est William Bonnet, le Français de la FDJ, qui est en tête en 57 minutes et 12 secondes. Et puis non, c'est Ron Dennis. Voilà, le classement qui évolue de minute en minute, c'est le principe du contre-la-montre. C'est Ron Dennis qui est en tête en 51 minutes et 56 secondes devant Bodnar et Goujard. Voilà pour le classement provisoire. Mais Ron Denis est un spécialiste de la discipline et il pourrait bel et bien garder ce leadership. Pourquoi pas jusqu'au bout et remporter cette étape qui est donc vraiment, vraiment particulière dans son ambiance. Samuel Grelois avec toute l'équipe des sports de l'RTBF depuis le Tour de France. On vous retrouvera, Samuel, tout à l'heure dans le journal à 13h. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine une créfelle mon rêve m'a cuit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 Top It's, astuce congélation du jour. Nous, nous sommes les 5 congélations congélation Top, Top de vrai dur à cuire. Ouais. On se tient toujours droit pour, pour facilement nous remplir. Topits, tout pour garder vos aliments au frais. Aussi frais que frais avec Top It's. Ce dimanche, Ikea, Ognul et Arlon sont ouverts de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur Ikea.be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 On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas à l'heure en face du McDonald's. Meubles maillot, c'est sérieux. Solde, solde monstre au meuble maillot Et avec toute mon équipe, je m'y engage. À notre près, Namur, Bastogne et sur meublesmailleux.com. Découvrez l'exposition de Salvador à Dali. La plus grande expo jamais réalisée sur ma vie et mon œuvre Fantasmagorique, à découvrir dès le 27 février à la mérifique gare de Guillemin à Liège. Avec le soutien de Vivacité, La 3, la Wallonie, la Loterie Nationale et l'Avenir.net. Info expodali.be Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Clébaf. Tener, querer, andar Abriendo en cada puerta una verdad Yo soy quien va dejando atrás Tu entregas cada noche el alma Cómo llega y no perder. Sendera entre la suerte y cada despertar. Cristal de miel, agua de mar. Despierta el día llega y se nos va. Encore tes yeux, encore ton souffle, encore ta main. Encore nous deux, encore heureux, encore demain. Encore je t'aime, encore je suis, encore c'est toi. Et puis encore, encore s'enfuir, jusqu'à demain. Saber que solo soy un árbol En la piedra Y tu te irás Aún sin querer En un segundo hay tanto Que te sobra Perdona mi viejo amor Carusel. se está nublando el cielo va llover encore tes yeux encore ton souffle encore ta main encore nous deux Come demain. vivacité dans quelques instants nous prendrons la direction de Vielsalm où ça se prépare pour le beau vélo de Ravel rendez-vous dès 9h30 demain avec Adrien Jovenot et toute l'équipe du beau vélo serez-vous un beau héros du Ravel allez vous prendre la bicyclette pour le parcours et eh bien ça c'est à vous d'en décider mais nous allons nous plonger dans la coulisse de l'événement dans quelques secondes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 Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be slash device. Les meubles Mativa à Bénin, près de lui, Deux magasins classiques et design. Un choix exceptionnel de mobilier et des conditions soldes sur les plus grandes marques. C'est aussi une émission de télévision. Revivez l'étape de Vielselm comme si vous y aviez participé. Avec les initiations sportives de l'ADEPS, les produits du terroir mitonnés par Jean-Luc Daniel et des milliers de beaux héros escortant Dave dans la côte de la Wanne juste avant son concert au domaine de Farnière. Ce dimanche, vers 18h, sur la Une Télé. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés.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 Le beau vélo c'est un événement qui se prépare, notamment le vendredi, pour l'installation des infrastructures. Et à l'heure actuelle, c'est dans le domaine de Farnière que tout cela se passe. Et quelques aménagements sont parfois nécessaires, Adrien. Bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Comme tous les vendredis, évidemment, on se retrouve au cœur du village du Beau Vélo de Ravel. Alors ici, c'est dans un bain géant de chlorophylle. C'est un parc magnifique. Ce départ se donnera d'ailleurs demain, ici même, au cœur du domaine de Farnière, Francis. Oui, tout aussi compliqué que l'installation de la semaine passée à Oupay. De nouveau, arrivé avec une scène dans un site magnifique, hein, le domaine de, de, de Farnière, dans le, le parc. On a dû aménager les bas côtés, on a dû creuser, on a dû couper quelques quelques heures pour pouvoir installer la scène, mais ça en vaut la peine, quand on était en train d'installer, les chevreuils traversaient le, le parc. Ah Donc oui, vous avez vraiment... la, la baraka ici, dans la baraque de, de fraîture c'est une forêt gigantesque, on est euh, sur le point culminant euh, de la province euh, de Luxembourg. Ça, ça nous fera alors quand même une balade un petit peu plus vallonnée, si C'est ouais. correct. Ah, c'est vrai, vrai que Liège, Bastogne, Liège passe par ici, mais enfin nous on va surtout. Mais on a aussi la, bou la boucle adepte, c'est une sûr. dizaine de kilomètres pour les personnes qui ne désirent pas faire les, les 30 kilomètres de la, la grande balade, de la grande boucle. Et puis il y a cette fameuse ligne de chemin de phare 47A euh, entre Vielle-Salm et Saint-Vite, on va l'emprunter, on va aussi aller le long euh, des euh, rives du lac des Doyards. pour y faire la halte ravitaillement, donc au bord du lac. D'accord, Eh bien euh, rendez-vous demain, les horaires, vous nous les rappelez Ben, les horaires, toujours l'accueil, inscription dès 9h30, euh, la balade départ en direct euh, sur euh, la radio cité à 13h10, retour de la balade 16h et puis les concerts de 16h à 18 avec Adrien, avec Dave. <rire> c'est un amoureux du beau vélo, Dave, Mister Cover aussi et puis la gagnante de l'émission The Voice, Laura Cartesiani. Et sur mon tandem, Jean-Luc Daniel, le cuisinier de l'émission Mon plat préféré, c'est un, un chef qui va nous préparer un super ravito. à demain les amis À demain Adrien Rendez-vous donc au domaine de Farnière de Vielsalm ou dès à présent sur le site internet vivacité.be En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel Jusqu'à 13h Vivacité en air de vacances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 Do you d'écouter vivacité avec les Four non blondes immédiatement Basilité du bon côté commence après l'info bien sûr émilie oui avec nos grands mères que nous allons emmener avec nous jusqu'à 15h et avant ça la météo avec de Nicolas dit votre partenaire pour l'été solaire mini format premier soin tout est chez dit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 Encore, encore un attentat et encore un lourd bilan. 84 morts au moins la nuit dernière à Nice en France. Dans ce journal, vous entendrez le récit d'un belge restaurateur à Nice. Hier, lorsque les gens ont fui, ils se sont réfugiés dans son restaurant. La France décrète trois jours de deuil national. Nous serons à Nice dans un instant. Nous ferons aussi le point sur de possibles victimes belges. Qui est cet homme également au volant du camion Cet homme qui a cherché à tuer le plus de personnes. Un franco-tunisien installé à Nice, connu pour des faits de violence, mais inconnu en matière de terrorisme. Quelles mesures également en Belgique et comment va se passer le 21 juillet Dans quelques jours chez nous, le Conseil national de sécurité s'est réuni. Les mesures seront adaptées, vous dira le Premier ministre Charles Michel. Le silence également dans la caravane du Tour de France. La